On va commencer par les tests de son. Est-ce que c'est bon? C'est bon aussi par là? Euh, Qu'est-ce qu'on a vu euh, ces dernières semaines? En fait, euh, petite rectification, on est dans marque 2. Encore. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, là, je ne résume pas... Depuis le début, début, là, mais les grands morceaux. On a vu euh, ce qu'était le message que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, prêche. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle et suivez-moi. On a vu aussi euh, différentes, euh, différentes démonstrations de l'autorité de Jésus. On a vu euh, que son autorité est pas mal complète, universelle, on pourrait dire. Il a autorité sur le diable, non? il a été vainqueur euh, lors de la tentation dans le désert. Il a autorité sur les troupes du diable, les démons, qui se manifestent à travers des, la possession d'individus. Aucun ne lui résiste. Il a autorité sur la parole de Dieu. Il en est l'auteur. Il, il en est l'incarnation. Il a autorité sur ses créatures. Suis-moi. Et ils suivent. Mais ce n'était pas des momouns pourtant, Jacques et Jean, les fils du tonnerre. Suis-moi. Ils suivent. Il a autorité sur les maladies, toutes les maladies. Et ce qu'on a vu en dernier, la semaine dernière, il a autorité sur le péché, qui était souvent associé d'ailleurs aux maladies. Il l'a démontré de façon éclatante. Je vais vous prouver que je peux pardonner les péchés. Je peux guérir aussi la maladie de, de ce, ce paralytique. Et, euh, et c'était la plus grande des guérisons pour cet homme-là. Et ce faisant, il se fait, il se déclare, implicitement on va dire, mais il se déclare quand même fils de Dieu. Aujourd'hui, pour euh, essayer, essayer de capter votre attention, je vous dirais, si je vous annonçais que vous êtes atteint d'une maladie terrible et incurable, pensez à, à, à une maladie terrible et vous avez beaucoup de choix, il y en a beaucoup, des maladies terribles, et on vous annonce que vous en êtes atteint. Il y a toutes sortes de maladies, hein? des maladies incurables qui prennent du temps. qui ne sont pas nécessairement plus agréables. Il y en a qui sont foudroyantes. Est-ce que vous préfériez ne pas le savoir? Réfléchissez, elle est incurable. Euh, J'ai-tu besoin de le savoir? Est-ce que vous préféreriez vous mettre la tête dans le sable? Est-ce que vous préféreriez devenir fou et l'ignorer? Un imbécile heureux qui ne sait pas ce qui lui arrive. Ça vous paraît absurde? Ah, et si un remède existait, mais que vous ne pouviez pas vous le payer ou vous ne pouviez pas l'acquérir d'aucune façon. préféreriez vous encore savoir ou ignorer votre maladie? Devenir fou? C'est un petit peu ça qu'on va voir ce matin. Si nous voulons guérir et vivre, si nous voulons guérir et vivre, il nous faut à tout prix, prendre conscience de notre maladie incurable et ne pas l'ignorer par pure folie. Si nous voulons guérir et vivre, il nous faut à tout prix prendre conscience de notre maladie incurable et ne pas l'ignorer par pure folie. Et Dieu nous donne deux raisons de prendre conscience de notre maladie incurable. La première, c'est qu'il existe un médecin pleinement capable de guérir. Et la deuxième, c'est que ce médecin-là, il peut vous guérir que si vous lui avouez votre maladie. On va commencer par aller lire le texte. Marc, et oui, je vous invite à prendre votre livre en papier, qu'on appelle une Bible, à vous pratiquer, à trouver le livre de Marc, à vous pratiquer, à trouver le chapitre 2, verset 13. Marc 2, les versets 13 à 17, quatre gros versets. C'est bon. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. C'est la mer de, de Tibériade, le, le lac de Génésareth, si vous préférez. Parce que précédemment, on était à Capernaum. On est encore dans les environs de Capernaum. Toute la foule venait à lui. C'est pour ça qu'il sort de ce côté-là. Il y a de la place. Hein? Et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, c'est très compressé, il en a Qui se sont déplacés dans la maison de Lévi, beaucoup de péagers et de pêcheurs avaient pris place avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et le suivaient. Les scribes du parti des pharisiens, le voyant manger avec les péagers et les pêcheurs, dirent à ses disciples, Pourquoi mange-t-il avec les péagers et les pêcheurs Jésus, qui avait entendu, leur dit Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Euh, un peu de contexte, peut-être. Lévi, c'est Matthieu. Matthieu, c'est son nom grec. Lévi, c'est son nom hébreu. Et c'est un péager, c'est un publicain. Ça, c'est un autre mot pour péager. C'est un collecteur d'impôts. Euh, Capernaum, ça, ce n'est pas dans les Écritures. C'est euh, des, des, des sources externes qui nous apprennent ça. Capernaum, c'est sur une, une grande route caravanière qui va de Syrie à la Méditerranée. Et en plus, c'est une ville côtière sur le lac de Tiberi, la mer de Tibériade. Alors, c'est un excellent endroit pour installer un péage. Excellent. Et euh, le péage à cet endroit-là, c'est pour Hérode Antipas. C'est une tétrarchie. C'est Hérode le, le bénéficiaire. Et la façon de collecter, le principe de base, c'est... Il doit collecter un montant fixe qui est pour l'autorité pour laquelle il agit. Et après ça, ce qu'il collecte, c'est à sa discrétion pour se, pour se dédommager, pour se rembourser, pour se rémunérer. Voyez-vous ici que ça prête un petit peu, euh, ça porte à, à, à faire un peu de zèle pour la deuxième partie du montant prélevé. On va y revenir. Alors, ce n'est pas étonnant que Jésus passe à côté d'un bureau de péage et Lévi est assis là. Au verset 17, Jésus va employer une image. En passant juste pour les détails techniques, là, ça serait très surprenant que les pharisiens aient été des convives au festin que donnait Lévi, Matthieu, à Jésus. On apprend que c'est un festin dans Matthieu, ou Luc, dans Luc, en tout cas. C'est un festin là, que, <rire> que Lévi est en train de donner en l'honneur de Matthieu et il a invité son réseau, c'est-à-dire ses, ses, ses amis euh, collecteurs d'impôts et les autres du même genre. Et, et non, les, les scribes ne devaient pas se trouver là. On peut imaginer peut-être qu'ils ont attendu la, la fin du banquet euh, à la sortie ou je ne sais pas quoi. Ou qu'ils étaient à portée de voix, on ne sait pas trop. Mais ils ne font pas ce qu'ils sont en train de reprocher à Jésus, probablement. On sent aussi que ce n'est pas nécessairement une question par pure curiosité, mais que c'est peut-être plus juste une accusation formulée sous forme de question. Ça, c'est mon avis personnel. Mais ça se tient quand même avec le reste de ce qu'on sait sur les scribes, et, et la plupart des scribes et des pharisiens. D'ailleurs, ici, ce, ce premier morceau-là, c'est une série de confrontations que Jésus va avoir avec les scribes et les pharisiens. Il va en avoir plusieurs. Là. Dans la prochaine, ça va être sur le jeûne, mais pas cette semaine. Euh, ça va pour le, le, le contexte. Donc, verset 17, Jésus utilise une image, une image médicale qu'est-ce qu'il dit, la première partie? Hein? Ce ne sont pas les bien portants, les valides, qui ont besoin de médecins, mais les malades. C'est une image. Et c'est quelque chose d'assez évident que Jésus affirme là. Euh, les bien portants n'ont pas besoin d'aller voir le médecin. Il n'y a pas de relation avec un médecin en sa qualité de médecin s'il n'est pas question de maladie. Là, vous pouvez bien me dire là, que vous allez voir le médecin par prévention pour des routines. C'est comme dire l'assurance santé au lieu de dire l'assurance maladie. Hmm. Si vous allez voir le médecin, c'est parce qu'on parce qu tombe malade un jour. Mais la seconde partie du verset 17, Jésus va dire, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et ça, ça nous permet d'identifier de, de, de, de qui il parle. Hein? Les bien portants, ce sont les justes. Et dans le récit de, de Marc 13 à 17, ce sont les scribes. Ils sont représentés par les scribes. Les malades, ce sont les pécheurs. C'est-à-dire Lévi, ses invités, hein, son réseau qui est au festin, qu'il donne en l'honneur de Jésus. Mais il y a aussi un médecin. Et celui-là, Jésus, s'identifie à ce médecin-là. Jésus, Christ, Messie, fils unique de Dieu. C'est sa nouvelle ici. Qu'on voit dans le livre de Marc, qui va culminer au chapitre 8 avec la confession de l'apôtre Pierre, c'est toi le Messie. Et c'est une excellente nouvelle qu'il y a un médecin. C'est une excellente nouvelle. Il y a donc un médecin pour les pécheurs. Et ce médecin-là, il veut et il peut les guérir. Un médecin qui s'intéresse totalement, entièrement, sincèrement à ses patients. Il n'est pas à l'argent, celui-là. Et il est compétent. C'est une excellente nouvelle. C'est ce qui est impliqué dans l'image que Jésus utilise ici. Mais c'est quoi la maladie dont souffrent les pécheurs? Il faudrait en parler un peu. Parce que dans l'image de Jésus, ce sont les pécheurs au banquet de Lévis qui sont identifiés aux malades. C'est quoi? Ils ont des boutons bleus? Qu'est-ce qu'ils ont? Qui sont les péagés? On l'a dit tout à l'heure, la façon de collecter les impôts euh, fait que, dans le fond, euh, les péagés, ils en profitent. Et ils n'en profitent pas un petit peu. Il semble que Lévis ait eu une belle maison pour accueillir plein de convives. Ça devait être un petit peu profitable. Euh, ce sont des voleurs, des extorqueurs, Ils peuvent collecter sous la contrainte. Hein. Il y a toujours des hommes de main qui vont hein, aider à la collecte. Plus que ça, ce sont aussi des traîtres à la nation. Ils trahissent leurs frères, parce que Lévi c'est un juif, là. pas un romain, pas un grec, un juif, avec un nom pareil, hein. fils d'Alphie en plus, un autre nom juif, un autre nom hébreu. des exploiteurs, des malfaisants. Euh, ils en avaient, là, des impôts à payer, là. Quand on lit la liste, tout ce qui était exigé d'eux, ils étaient pas mal écrasés d'impôts et tout ça à la discrétion d'individus comme ça. Et bien sûr, complices avec l'autorité, Ils n'ont pas à, à craindre quoi que ce soit de la part des autorités. Ils les représentent. Alors, je pense que dans les basses classes, on aurait pu dire que ce sont des rats. Pour les hautes classes, ce sont des intouchables, des, euh, des pourris. pestilentiel. pestilentiel, une là, si c'est pas assez fort pour vous, là, c'est nauséabond, un P.A.G. Et, et on peut même voir qu'il y a une certaine comparaison qu'on peut faire avec les, les lépreux. Parce qu'un P.A.G., on veut pas se tenir avec lui. C'est impur. OK, ils sont pas vraiment physiquement contagieux, là, mais les lépreux le sont, eux. Mais le P.A.G., Rituellement, religieusement, il est impur. On ne veut pas se souiller avec lui. Alors, ils sont euh, suprêmement détestés. La lie de la société, la P.A.G. la représente bien. Pour les buveurs de vin, là, la lie. Ils sont exclus des synagogues. Ils sont une honte pour leur famille, une honte. Si vous avez un fils péagé, vous n'avez pas de fils. Et ils sont rejetés partout. Qu'est-ce qui leur reste comme communauté sociale possible? Les autres péagers et les pécheurs, les gens de mauvaise vie. Ça, ça peut comprendre absolument n'importe quoi qui est rejeté par les autres. Hein, souvent, on va s'assembler avec nos semblables. C'est ça qu'on a en commun, on est rejeté, on s'assemble. Alors, pour des gains malhonnêtes, les vies et les autres PAG vont sacrifier leur respectabilité, leur vie sociale. C'est une belle bande de malades qui font la fête en l'honneur de Jésus. Une belle bande de malades, de pécheurs. Mais ça nous dit que Lévi n'était pas un petit peu content de l'appel du Seigneur Jésus. Il a invité son réseau pour venir se réjouir. Ça, c'est l'occasion de la réjouissance. Il faut qu'on s'arrête un instant parce que ce que Jésus a fait là, là c'était absolument scandaleux. Non seulement pour les scribes, mais pour la plupart de la population en Israël. Incompréhensible. Scandale. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Manger? Manger? Entrer chez, chez Lévy un péagé, manger avec lui, puis ça gagne. Manger, là, c'est très important. Là. On fait, ne on fait pas juste partager euh, euh, de la nourriture euh, sans se parler euh, sur un comptoir de bar à café. C'est une association qu'on est en train de voir là. là. C'est un, un signe d'amitié, pratiquement. Mais qu'est-ce qu qu qu qui se passe là? Si ça devrait nous faire réfléchir sur ce qui motive Jésus à faire ça et comment il a osé le faire. On peut aussi s'interroger sur euh, quelle aurait été la réaction d'un rabbin contemporain de Jésus quand le lépreux s'est présenté devant lui, là, ce qu'on a vu dans les dernières semaines. Le lépreux qui enfreint les obligations de séparation, parce qu'il est, il est contagieux, il est dangereux. Et il ose se présenter devant Jésus, bien, même s'il se jette à terre. Est-ce que Jésus en a été offensé? Non, contraire. ouf On peut imaginer les gens autour de Jésus en train de ramasser des pierres pour chasser le lépreux mais pas Jésus. Et là, ici, Jésus appelle un péagé et le péagé le suit immédiatement. Ça veut dire, c'est fini, la vie de péager là, ici. Là. Il a quitté son bureau de péage. Là. Il devait être assis au bureau de péage. Et il donne un festin et Jésus y est. OK. Revenons à nos moutons. La première raison, donc, c'est qu'il existe... La, la, excusez. La première raison pour laquelle on doit pleinement prendre conscience de notre maladie incurable, c'est qu'il existe un médecin qui peut la guérir. C'est contradictoire. <rire> Mais essayez de la guérir par vous-même, vous allez voir qu'elle est incurable. Malheureusement, vous allez pouvoir le vérifier juste une fois. La deuxième raison pour laquelle on doit prendre conscience et pas ignorer par pure folie notre maladie incurable, la deuxième raison, c'est que ce médecin-là, il peut nous guérir seulement si on lui avoue notre maladie. On l'a dit plus tôt, l'existence des médecins, c'est entièrement dû et lié à la maladie. Aura-t-on besoin de médecins dans l'éternité, en présence de Dieu, sans la mort? Alors, s'il n'est pas question de maladie, il n'est pas question de traitement, il n'est pas question de guérison. Et voici ce que Dieu affirme dans les Écritures au sujet de la maladie des pécheurs. On va aller un peu plus loin. Euh, Romain. Euh, Romain 3. Ne soyez pas paresseux, c'est juste quelques pages plus loin. Je vous attends. On a bien le temps pour lire la, la parole de Dieu. Romain 3. 9. 9. À 18 pour commencer. Romains 3, 9 à 18. Romains 3, 9 à 18. Quoi donc? Interpellation du lecteur <rire> ou de l'auditeur. Sommes-nous supérieurs? Absolument pas. Car nous avons déjà prouvé que tous, tous, juifs et grecs, c'est les deux catégories qui représentent toute l'humanité ici, Nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, et l'on cite l'Ancien Testament, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Et ici, l'intelligence, c'est de connaître Dieu, pas d'être capable de résoudre des équations. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Il y a quelques exemples qui suivent. Essayez de réfléchir à vous-même, examinez-vous vous-même. Leur gosier, hein, la gorge, image de la bouche, leur gosier est un sépulcre ouvert, un sépulcre, un tombeau ouvert, même pas fermé, hein. vous avez droit aux odeurs de ce qu'il y a en dedans. Ils usent de ton prix avec leur langue. Donc la pourriture de la mort associée aux tromperies. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, une vipère mortelle, hein, dont le venin est mortel. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. « Ah, oh, mais moi, je n'ai jamais tué. » Est-ce que tu as haï quelqu'un qui n'a pas haï une fois dans sa vie? Eh bien, tu es un meurtrier pour Dieu parce que tu as haï. Eh oui, ton cœur était celui d'un meurtrier quand tu as haï. La destruction, verset 16, et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Donc, ils ne peuvent pas le trouver. Ils ne peuvent pas non plus contribuer à aider à le trouver. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et ça, c'est le portrait de qui? Tous. Tous. C'est le portrait de tous. Toute l'humanité, juif et grec. Voici la condition de base. Et euh, là, si vous me suivez bien. Euh, en fait, non, il faut que je vous lise d'autres versets avant. Romains 3, on fait juste sauter un petit peu plus loin, verset 23, la première partie. C'est intéressant parce que ça nous parle de. De, du résultat de la maladie. Donc, euh, chapitre 3 de Romains, verset 23, première partie. « Car il n'y a pas de distinction, que ce soit des Juifs, des Grecs, des petits, des grands, et nommez toutes les catégories imaginables. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Être privé de la gloire de Dieu, ça s'appelle la mort. C'est la privation éternelle, irréversible, de, de la gloire et de la présence de Dieu. Et ça, c'est équivalent à un tourment inimaginable et éternel. Même ici, sur la terre, Tant que vous vivez, il y a encore un espoir. Mais plus après. Après, si vous êtes séparés de la gloire de Dieu, privés de la gloire de Dieu, c'est irréversible. Romains 6, 23a, ah, un autre petit bout qui nous parle encore une fois de la même chose, mais juste pour vous, dis, vous montrer que je n'ai pas inventé ça. <coughs> Romains 6, 23a, le premier morceau. Car le salaire du péché, la récompense, ce que ça mérite, le salaire du péché, c'est la mort. J'arrête là. <rire> J'arrête là. On va parler du médecin un peu plus tard. OK, donc, on a vu que, selon ces passages-là, tout le monde est malade. Tout le monde est pécheur. Et l'issue de la maladie, pour tout le monde, c'est la mort. La séparation éternelle d'avec Dieu. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Jésus parle des biens portants. Si tout le monde est malade, pourquoi Jésus a évoqué les biens portants? Alors, je vous ramène à Marc 2, verset 17, dans son image. Il a parlé de juste, de bien portants. Mais il existe une telle chose que des malades qui ignorent, qui veulent ignorer Ils sont malades. Ils se voient comme des bien portants. Ils font de la négation, si vous voulez. Ils nient leur maladie. Ils nient qu'elle est incurable. Et ça, ça existe depuis le début des temps. Depuis que le péché est entré dans le monde, des malades qui nient leur maladie Il y en a. Et c'est même la majorité de la population. Et, et ils sont représentés par les scribes dans le récit. Et l'idée ici, ce n'est pas de penser que les scribes sont pires que les autres. On va plutôt s'attarder à qu ce qui les caractérise, ces malades inconscients, malades, bon, appelons-les des malades inconscients. Ils sont orgueilleux. Comme on le sait, ben, ils vont s'élever au-dessus de leurs semblables qui sont malades comme eux. Ils vont se confier dans leurs connaissances, dans leurs pratiques rituelles, et ils en ont des pratiques rituelles. Il n'y a pas de transformation intérieure du cœur. Ils font ces pratiques-là pour des raisons extérieures. Et ils s'estiment dignes d'enseigner leurs semblables malades. Ils ont le cœur dur. Ils méprisent les autres malades. Et ils ne veulent pas que les autres malades soient soignés. Ils veulent se séparer des autres malades. C'est ce que Jésus met en évidence quand il leur donne cette image-là. Et dans Matthieu, c'est son histoire qu'il raconte dans, dans le, le livre de l'évangile de Matthieu. Quand il va relater cette, cette, cette, ce récit-là, il va ajouter un morceau d'information, un troisième morceau dans la réponse de Jésus. Jésus va dire « Allez, et apprenez ce que signifie, je prends, plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Ce n'était pas du tout ce qui intéressait ces scribes-là, la miséricorde. Alors que c'est exactement ce qui, ce qui transpire de Jésus ici. Et quand Jésus leur dit « Allez, apprenez », ça on ne le voit pas en français, mais c'est une formule rabbinique qui leur dit « Allez vous instruire, vous êtes ignorants ». C'était très clair pour eux là. Qu'est-ce que, si on continue avec les malades inconscients, ils sont admirés. Hein, ça, ça a l'air absurde, mais pourtant, ils sont admirés par beaucoup autour d'eux. Et ils tiennent très fortement à leur respectabilité, leur statut social. Ils y tiennent mordicus. Et Jésus est une menace à leur respectabilité. Ils essaient d'obtenir la faveur de Dieu, sa gloire, comme on a vu dans Romains, ils essaient de l'obtenir, mais en bafouant la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est révélée dans sa parole. Et ils pensent obtenir la faveur de Dieu en offensant Dieu. Et ça, c'est rare dans l'histoire qu'une offense continue va attirer des faveurs. Ça ne marche pas non plus avec Dieu. En terminant, ils rejettent le seul moyen de guérison que Dieu a donné. C'est le grand médecin. C'est Jésus lui-même. Pour eux, c'est qu'un autre pseudo-rabbin excentrique, anticonformiste, une menace, qui veut leur voler leurs ouailles et tout ce que vous pouvez mettre dans ce genre-là, qui est venu faire du trouble, Provoquer des révoltes, peut-être. Il le rejette. Il ne le voit pas du tout comme fils de Dieu. On va voir la confrontation ne fait que commencer. Dans les semaines à venir, on va le voir. Alors, comment vous vous appelleriez ça? Ils sont fous. Ils sont fous. Ils sont malades et ils sont fous. Les autres, au moins, ils se reconnaissent malades. Ils peuvent donc être guéris par le médecin. Les autres sont peut-être méprisés aux yeux des hommes, mais Dieu les accueille. Parce qu'ils se reconnaissent malades. Ils s'avouent malades. Mais si on regarde un autre échantillonnage dans le même genre, un autre échantillonnage de patients, je vous amène dans Luc. Luc 18. Vous allez voir que c'est encore les deux mêmes catégories. Les malades inconscients, les fous, et les malades qui n'essaient pas de le cacher. Luc 18. Verset 9, j'achève, prenez courage. Luc 18, verset 9, Jésus est au micro. Il dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. C'était l'endroit privilégié pour prier à ce moment-là. L'un était pharisien et l'autre péager. Encore une vieille connaissance. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Notez la position, debout. Oh « Ô Dieu! » Je te rends grâce de ce que je ne suis pas, comme le reste des hommes qui sont accapareurs, injustes, adultères. Ou même comme ce péager. On imagine qu'ils sont, euh, sont, sont proches l'un de l'autre. Et on sent la charge de mépris dans le regard du pharisien. Il va porter son mépris dans sa prière à Dieu. Il continue. Regardez les bretelles s'étirer. Je jeûne deux fois la semaine. Eh oui, les pharisiens jeûnaient le lundi et le jeudi. Je donne la dîme de tous mes revenus. Et ils en avaient des règles sur la dîme. On le sait par Jésus. Hein? Ils ne méprisaient pas les, les plus petites des herbes. Ils ne négligeaient pas la dîme des plus petites des herbes. On continue maintenant. L'autre personnage, le PAG, se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel par comparaison avec le pharisien debout, mais se frappait la poitrine, un signe de deuil et d'affliction profonde, et pas nécessairement pour que les autres le voient. On n'y réfléchit pas. C'est culturel. C'est ce qu'il éprouve en ce moment. Mais il se frappait la poitrine et disait, oh « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » C'est tout ce qu'il dit. Sois apaisé. Sois pas en colère. Je suis un pécheur, je l'avoue. Je, je le reconnais. Je ne m'en cache pas. Je vous le dis. C'est Jésus qui nous le dit. Celui-ci descendit dans sa maison justifié, pardonné. Plutôt que l'autre. Et pourtant, il est allé prier au temple. Il me semble que c'est bien. Ah, il jeûne. Est-ce que là, il jeûne deux fois par semaine? Waouh! Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Il y a un malade inconscient, un fou, et il y a un malade Conscient. Mais à la fin, il reste juste un malade. Parce qu'il y en a un des deux qui a été guéri. Pleinement guéri. La prochaine fois qu'il va aller voir Dieu, il sait que Dieu est apaisé. Et ça m'amène à, à vous répéter... Là. La formule, si nous voulons guérir et vivre, il nous faut à tout prix prendre conscience de notre maladie incurable et ne pas l'ignorer par pure folie. Pourquoi? Parce qu'il existe un médecin qui peut la guérir et qui veut la guérir. Et parce qu'il faut absolument la lui avouer, la maladie, si on veut être guéri. Est-ce que toi, tu es un fou ou tu es un condamné qui, qui l'avoue? Si tu veux ignorer ta condamnation, donc si tu veux être un fou, ça te regarde. Mais sache que tu es un fou condamné quand même. Ce qui t'attend après ta mort, c'est bien pire que ce que tu vas avoir encore à traverser de ton vivant sur cette terre on le dit séparé de Dieu éternellement sans jamais pouvoir être guéri et Dieu ne pourra jamais te pardonner d'avoir méprisé Le grand médecin qui t'a envoyé. Sais-tu pourquoi il ne pourra pas te pardonner? Parce que tu t'aura jamais avoué ta maladie. Tu ne te seras jamais repenti. Il ne peut pas te pardonner si tu ne te repends pas. Si tu te reconnais condamné, repends-toi et accepte avec confiance le seul remède Le seul remède donné par Dieu lui-même, c'est le sang de son Fils unique, le sang de Jésus. C'est l'agneau de Dieu qui ôte, enlève, éradique, efface pour toujours le péché. C'est en lui qu'il faut mettre ta confiance pour que Dieu soit apaisé envers toi. C'est vraiment le plus grand besoin de ton existence. Être définitivement pardonné de tous tes péchés, même ceux que tu n'as pas encore commis et que tu vas encore commettre, si tu vis. Fort possible que ça arrive. Et devine quoi? Tu ne deviens pas juste un non-malade, tu deviens enfant de Dieu. C'est vraiment une nouvelle vie qui va commencer pour toi. C'est accepter un remède que tu ne peux pas mériter. C'est pour ça que je disais que c'est incurable. Il n'y a rien que tu peux faire. Rien que tu peux faire. Tu peux essayer de bien manger, tu peux essayer de faire de l'exercice, tu peux étudier la médecine toi-même, essayer de te, te, te barder de diplôme, devenir médecin toi-même. Tu ne te guériras jamais par tes prouesses. Mais pourtant, je, je, je jeûne deux fois par jour, euh, deux par semaine. Je suis à la grande maison euh, une fois par semaine. Le malade qui ne se mérite pas, c'est se repentir, c'est avouer, et abandonner son péché. C'est croire ce que Dieu dit au sujet du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, c'est le paiement intégral pour tes péchés. C'est la remise de dette ultime. C'est l'expiation. Puis c'est suivre Jésus. C'est ces trois volets-là, on l'a dit au début. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle et suivez-moi. C'est ce que Jésus dit, c'est ça qu'il prêche. Et suivre Jésus, c'est quoi? Abandonner tout autre maître que lui. N'obéir qu'à lui, n'imiter que lui. Abandonner tout autre maître. Et ça, ça peut impliquer, si ton maître est ta, ta carrière, tant pis pour ta carrière. Lévi a abandonné sa carrière. Est-ce que tous les péagés qui se sont repentis, parce qu'il y en a eu beaucoup, Zachée en est un, est-ce qu'ils ont tous abandonné leur carrière? Non, Zachée semble pas qu'il ait abandonné son, sa carrière. Il parle plutôt de l'exercer à l'avenir de façon honnête ce qui est un puissant témoignage, et de restituer au quadruple ceux qu'il va avoir lésés. Et pas parce qu'on lui tord le bras, parce qu'il est maintenant qu'un individu sain, guéri, S-A-I-N, si on continue avec l'image médicale, mais aussi s t un, un bien-aimé de Dieu, Mais qui ne voudrait pas suivre ce médecin, ce maître compatissant qui ose s'asseoir avec la lie de la société, la lie repentante remarquez bien. Il n'a jamais encouragé les pécheurs à pécher. Mais il n'a jamais rejeté personne qui s'approche de lui par repentance. Il n'a pas non plus rejeté les scribes et les pharisiens. Et quelques rares scribes et pharisiens vont aussi se repentir, dont celui qu'on appelle l'apôtre Paul. Il prend tel que Pour lui, il n'y a que des malades. Et après, ses enfants. Ok, pas de salle d'attente, effectivement. Il t'a guéri par grâce. Il t'aime personnellement. Comme Lévi, Jésus l'appelle, lui personnellement. Il t'appelle pour que tu lui appartiennes maintenant. Il te rachète. Tu ne t'appartiens plus. Attention, si tu acceptes la guérison, tu deviens au médecin. Tu appartiens maintenant au médecin. C'est lui ton maître. Et c'est quoi? Il veut t'employer pour guérir aussi d'autres, pour contribuer, pour présenter d'autres malades au médecin. Et ta vie va encore changer bien davantage à son service. Mais ton besoin fondamental, c'est d'être guéri. Ça commence avec ça. Avoue ta maladie. Euh, Lévi a accepté de regarder ce qui, pour lui, était un gain. Hein? Les, les richesses que pouvait lui procurer euh, le métier de collecteur d'impôts. Il a accepté de regarder ça comme une perte pour gagner le Seigneur Jésus. Donc, il a échangé sa sécurité terrestre pour gagner la gloire de Dieu, une, un avenir céleste. C'était vraiment une bonne décision. Mais heureusement qu'il y a un médecin qui lui a offert la guérison. La récompense de Lévi, elle est incorruptible. Elle est dans l'éternité. Maintenant, si toi, tu es déjà un, un ancien malade, qui a déjà été guéri, tu es donc maintenant enfant de Dieu. Mais, est-ce que tu aurais oublié quelle était la gravité de ta condition quand tu étais malade? Est-ce que tu as oublié d'où le Seigneur t'a tiré? Où est ta joie? Où est ta reconnaissance? Montre-moi comment elle s'exprime. C'est rhétorique, OK? <rire> Posez-vous la question. Avez-vous oublié la gravité de votre condition avant? Est-ce que c'est Cette délivrance-là qui vous motive au jour le jour? Est-ce que tu doutes de ta guérison ou est-ce que tu vis comme si le grand médecin ne t'avait jamais guéri? Est-ce que tu es empressé au service de ton maître? Qui est-ce que tu sers en ce moment? Est-ce que tu ignores la gravité des, des gens parmi lesquels Dieu t'a placé? La gravité de leur condition, je veux dire. Est-ce que tu vas leur présenter ce grand médecin qui t'a guéri? Ou si tu as peur qu'on se moque de toi? Tu as peur que des fous se moquent de toi? Ça veut dire que tu n'es pas fou toi-même s'ils se moquent de toi, hein? Je vous laisse avec ça, parce que si je continue, ça va ronfler.